Thank、mm -hmm. you. Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori numéro 37, si je dis pas de bêtises, avec ce soir des invités tout à fait exceptionnels. <rire> On va commencer par Arnaud. Bonsoir Arnaud. Voilà, bonsoir. bonsoir Mais il n'y a pas que moi, il y a également、euh, un revenant,、euh, David, qui, est, qui nous fait le plaisir d'être à nouveau parmi nous. Oui, bonsoir. Je,、ah, je reviens après six mois d'absence. <rire> Comme Ça, quoi il n'était pas、euh, mort. Hein, non.、Ouais. <rire> dans dans lui... mon grenier. Il <rire> était en pèlerinage black metal dans son grenier. Voilà. Et un invité exceptionnel du Cri du Lynx,、euh, Jérémy Chrétien. Ah non, Dieven. Non, non. Dieven, bonjour non, Dieven. Non, non, non, non. Ils étaient tellement mauvais qu'ils sont partis à Besançon. Il n'y a que moi qui reste. <rire> Enchanté. Très content d'être là. Ah, ça fait du plaisir. Est-ce、ouais. qu'on va faire des, des imitations de Jérémy Chrétien ce soir、mmh, Est-ce qu'il nous écoute vraiment Je sais pas, mais je, moi dans le doute, je, je, je, je le ferai quand ouais, même. C'est pas une raison pour laquelle tu pas le fais bien, je <rire> pense. <hein. rire> tu le fais bien. Je vais faire un espèce de mix de Arte, Philippe Manœuvre et Jérémy Créter en avant.、Oh, je suis p o u David se lève de sa chaîne il s'en va. <rire> Allez, non, non, non Alors,、si、je reste. <rire> je vais faire une vidéo en même temps que tu fais l'imitation. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, dans toutes ces bêtises, on va commencer par Cemented Mind. Minds, justement, parce qu'il faut que je fasse gaffe parce qu'il y, y a une différence de S très importante. Il y en a un, c'est un groupe français、euh, formé, formé autour de gens de Tromblon,、euh, de Burning Bright、euh, et tout ça,、euh, qui font du post-punk,、euh, ouais, c'est cool, un peu tendu comme ça, ça, ça me plaît beaucoup. Ils ont sorti、euh, un premier morceau il n'y a pas longtemps, ça va faire un, un disque dans, dans peu de temps. Et en voulant réécouter ce morceau-là, j'ai cherché Seventen Minds dans Google. Et avec ce petit S de différence, je suis tombé sur un groupe japonais. Et en fait, il s'avère que c'est sûrement le groupe préféré de m o u n e t Je le savais pas, lui, il le sait pas encore, mais c'est sûrement son groupe préféré. Ça fait tout pas, tout, tout pas, tout, pas, tout, tout pas tout le long du morceau Exactement, David、oh. Et le son est comment Dégueulasse Exactement Et vraiment, je pense que là, il va. Peut-être qu'il va arriver tellement il trouve ça cool. C'est l'anniversaire de son enfant aujourd'hui et je pense vraiment qu'il va tout arrêter pour <rire> écouter ce groupe. Et du coup, on s'écoute donc les Français et juste après les Japonais. Voilà, J'ai、yeah. ah, vraiment la bouche pleine, c'est parfait. <rire> C'était Cemented Minds.、Euh... Non, c e m e n t e d Mind, justement, sans le S,、euh, donc groupe japonais, Donc voilà, sûrement le groupe préféré de Monet.、Oh, on va arrêter d'y lecture. Ça se trouve, il connaît. C'est、euh... possible. Si ça se trouve, il en a dans le distro et on ne le sait oui, même euh, pas. Euh, non,、genre. mais chez lui, il connaît. Il est japonais, <rire> on ne sait pas. <rire> Si ça se trouve, c'est son groupe et on le sait pas du tout. <rire> ça se trouve, c'est pour ça qu'il n'était pas là ce <rire> soir. Parce qu'il retourne au Japon. Il est un, petit, un peu avec nous,、euh, du coup. À savoir. Et juste avant, c'était Cemented Minds.、Euh, voilà. J'ai pas compris la différence <rire> entre la les... en maille、mm. et l'autre、mm. sang.、Ouais, en il... fait, quand tu prononces correctement, tu dois tu voir s une S à, chaque... à chaque fois. Il faut, faut le voir écrit, en fait. Ce s t pas une、ouais. blague r a d i o f o n i q u e Il faut le voir porter. <rire>、ah, voilà. C'est bien. Grosse différence de production, quand même, entre deux versions.、Ah, et les、ah, oui, oui, oui, jeux, pas que de production. le deuxième était mieux. beaucoup. p l u s clean. Le deuxième était beaucoup plus clean. Très bordélique, le premier. Je p r e n d s bien le côté français. C'est ok. Voilà, voilà,、eh、ben, ça c'est bien, c'est fait. moi、voilà. J'ai dit ma connerie, maintenant c'est votre、bon, tour. Allez, moi je vais dire des conneries aussi, ou peut-être pas. On va écouter、euh, Corps e、euh, s t gros groupe、euh, de death metal finlandais qui viennent de sortir leur nouvel album Impetus of Death.、Euh, c'est sorti cette semaine là, donc tout récent. Et on va écouter、euh, le morceau、euh, Paroxysmal. Euh, donc voilà, et juste après on va écouter Unleashed,、euh, groupe de death metal.、Euh... J'en avais aussi. Ah bah voilà, voilà <rire> c e s t pas grave, c'est fou. C'est marrant qu'avec Day David on a les mêmes morceaux. C'est dingue,、ouais. incroyable.、Euh, Vétéran du death suédois, toujours en forme. Vous les avez sans doute vu au c h Ils sortent un nouvel album、euh, The End for the White Christ, et donc on va écouter、euh, le morceau éponyme. Donc tout de suite c'est Corpsest et ensuite Unleashed. Belle reverb. Voilà,、Voici. exactement. Du coup,、euh, c é t a i t pas du tout Unlist, contrairement à ce que j'ai annoncé. C'était、euh, Funeral Chick,、euh, que je dédicace d'ailleurs、euh, à Krang Julliard, qui m'a fait découvrir、euh, ce groupe. Et,、euh, et donc, ce s t pas du death metal, c'est plutôt du black euh, avec euh, plein de reverb dans la voix, ce qui est toujours cool. Et,、euh, et euh, c'est des mecs cool. Pourquoi qui... Tu rigoles, Mitch、Merci. Parce que, je sais pas, cette phrase pas me fera toujours rire. rire. En tout cas,、euh, c'est des mecs cool qui jouent du black metal, du coup on appelle ça du black and crust, ça veut dire que c'est pas des nazis, et c'est cool. Ok. Voilà. C'est bien. <rire> voilà, je sais p s c'est pas des nazis. C'est du,、bon, du black and crust aussi, ah tu v i s je crois. C'est ça.、Ouais. Le black metal se divise <rire> en deux catégories, i l s ont fait une pub pour des pastilles pour la gorge, si je me rappelle bien.、Mmh. Ils bien fonctionné. <rire> oh! J'ai pris le micro, je continue ou tu veux y aller Vas-y, enchaîne. Ouais, Moi, je vais passer une sucrerie après tout ça.、Ah. Je suis vraiment désolé.、Euh... La Rousseau, C'est ça ouais, ouais, Non, c'est ton gage. Ce qu'on n'a pas dit, mais il y a eu une erreur.、Euh, moi, je vais passer du Q and not you. En français, du Q et pas U. Je ne sais pas comment on peut trouver un titre de groupe pareil. Du Q et pas toi bah Non,、voilà. ce s t pas du tout. C'est Q and not you. C'est c de l'écurie Discord. Donc, Discord, o n c d c'est Fougazi, tout ça. d On c on va être complètement en terrain、euh, fougazien.、Euh, d o n C'est c un groupe qui a sévi dans les débuts des années 2000, qui a sorti quelques albums, qui n'existent plus, mais qui a i n Plein plein d'idées dans ces albums, c'est génial. c'est Là, on va écouter un morceau, on éc vous écoutez les autres morceaux, il y a plein d'autres idées, ça part un peu partout, même des fois un peu trop. Mais、euh, celui-là est franchement cool, ça s'appelle、euh, So Many Animal s Calls. Et on va enchaîner du coup avec un morceau de heavy metal, d'un <rire> vieux groupe qui s'appelle Irax. mal à ma transition.、Ah, c'est <rire>、ah, <c 'est... rire> Tu passes du truc super euh, barré, euh, musique. enfin Après, c'est très, très bien aussi.、Ah ouais, complètement. Du coup, c'est un groupe qui s'est、ouais, formé en 8 0 qui s'est arrêté, machin, tout ça, qui s'est reformé en 2000. Donc, c e du heavy metal assez classique. L'album est sorti en 2007, donc c'est Assassin au foire. Et le titre, c'est Lucifer Inferno. Classique, ça va. Ouais. <rire> C'était un petit peu. Criard.、Oh, plus évie... Et encore、euh, un très bon écho sur la fin.、Hein. Oui. Ça, c'est. Ça, ça, ça se fait pu. l s C'est dommage.、Fait. Ça, c'est quelque chose qui est a clair. Tu l'as encore. Est-ce que ça va encore <rire>、oh oh oh、<rire> Non, mais quand tu demandes ça, quand tu enregistres avec Mitch et que tu veux demander un petit truc comme ça, genre, tu sais, un petit. <rire> là il te regarde.、Ouais. Non, mais ça se fait pu. <rire> Ça Se fait plus.、Oh, J'ai dit fait ça, il a f a d e o u t n o n il aime pas. Ah non, quand même pas. N'exagérons rien. Le fade out, c'est un peu too much. <coughs> On laisse ça à Tagata Jones. On a fait ça avec les s p a r d e s il y a pas longtemps. <rire> <rire> <rire> ok. <On rire> <t 'invoquait. rire> Mais en même temps, vous, vous avez splitté, vous êtes reformé trois semaines après, donc ça va. On s'est pas reformé. Pour une histoire d'effet J'ai pas c o m p r <rire> i s On s'est pas reformé, Mitch. Non, ils ont fait une, une, une tournée d'adieu d'une date. Ouais, on fait, on fait une date pour dire <rire> au revoir aux gens. C'était une date non, de, la de la reformation、fête. ça, Reformation exceptionnelle de concert d'adieu. C'est trop、ouais. cool. C'est concept. Vous êtes précurseur. Tu verras, je va i se péter avec Doom Sisters. Ah, ça peut être ce soir qu'on a non, un petit、ouais. peu. Je、euh, sais pas, un truc qui se passe très bien m o u n l l é Bon, jette-lui une cahouette, vise l'œil. Toi, tu mets de l'huile sur le feu, toi. C'est ma grande spécialité.、Ah. Bah Si tu veux, moi j'ai e pense j quand même une grosse théorie c'est que David est venu ce soir juste parce que vu qu'il y、uh, a Lee Evan j o u d a n s w e l l s à The Cross Rose aussi, on était en majorité comparé、ah. à d'habitude où c'était Doom Sisters plutôt. Et je pense qu'il a eu peur et s'est dit non, non, non, non, faut pas que ça prenne l'avantage. Ouais, il voulait juste faire un block unlit avec moi en fait. Exactement. Tu vois うん。Mm. Bon, allez, très bien, Marinage. Que mettons、ah ouais. ensuite On va parler、thermique. de Stoner. Ouais, du Stoner de Brest.、Oh, il récupère <rire> ma blague.、Ouais, bon. J'aurais même pas osé la faire à l'antenne. Ça, c'est ma spécialité.、Okay. J'ose.、Okay. Moi, j'ai s t en trouvé des bien p e u r a r e s mais j'aurais même pas、ouais, la responsabilité、Exactement. de les avoir dites. Moi, je, je l'ai fait en, fait mais... en concert.、Hein. À Brest, justement, on jouait. T'as pas fait que celle-là. Tu... <rire> ça n'est pas qu'à Brest. En temps normal, on joue 20-25 minutes. Là, je pense que le soir-là, on a dû jouer 40-45. C'était le Mais les gens ne rigolent absolument pas. Non. C'était vraiment pas marrant.、Mais、en même temps, ça commençait très très fort parce qu'on n'avait pas commencé à jouer. Et m o u n e t prend le micro et dit Salut nous, c'est Doom Sisters, on fait des reprises des v e n t p a s et des Buzzcocks. Bim. Et déjà, ouais, là,、euh... tu sens qu'il y a un indice comme quoi ça ne peut pas bien marcher. Voilà.、Le、big up à m a u d d'ailleurs qui est venu nous voir à la fin du concert, excédé en disant il faut arrêter les blagues. Bah Moi je vous le dis depuis longtemps quand même. Mais, mais toi, t'as aucun humour. Non, ça n'a rien ouais, à voir. <rire> j'ai de l'humour, les gens qui me connaissent savent que j'ai de l'humour. Oui,、euh, ouais, ça c'est une légende urbaine.、Mais、attends, attends, attends, attends non, on ne va pas rentrer dans les détails. Ah, tu vois、euh, non, euh, ça, Du coup, donc, on avait dit qu'on allait s'écouter du stoner. Exactement.、Euh, on va commencer par un groupe français, Cocorico,、euh, qui s'appelle Red Sun Atacama, qui est un groupe、euh, parisien. Voilà, alors、euh, j'ai aucune idée de si c'est des mecs sympas ou pas. Si ça se trouve, c'est des gros cons et je le sais même pas. Et si ça se trouve, j'aurai s la chouffe de les passer. Mais bon, en tout cas, ils font de la bonne musique. Donc c'est déjà pas mal. Parce que t as des groupes comme Eggman Chair, par exemple, où les mecs sont aimables vaguement et puis、euh, font de la musique chiante.、Euh, voilà. J'ai essayé même d'écouter l'album. C'est chiant.、Ah ouais. vraiment, il y a un morceau de train. Je très bien. trouve ça plutôt cool. Il y a un morceau de très,、voilà. très très bien. Mais, non,、euh, ouais, cool. Sur la longueur, c'est long. très long. C'est long le livre. Non, mais c'est 100% dans le son et rien dans les idées. c Ça me rappelle un groupe de Lyon. ça Ah,、hum. culte focus!、Oui. Ah, mais c'est pas tout à fait pareil. Ouais, mais c'était chiant quand même. Oui, c'est chiant, mais il、euh, y a oui, peu... mais quand même tout dans le son aussi.、Hein. Oui, c'est ça, tout、hum. dans l'excès. Après, ouais, on a joué、ça. avec Hangman Cher, on s'est pas battu avec. On a pas eu de...、ah. trop d'interactions, mais il y a、sûr. pas eu de bagarre. Tu vois, non, il y, pas... y a pas eu de bagarre. Bon, nous, perso, on s'est pas battu avec. n o n m e t s on était tous dehors. Ah, oui, c'est <rire> ça, on pouvait pas, pouvait pas se bagarrer.、Euh, bref, tout、ouais. ça pour dire qu'on va passer à Red Sun Atacama, qui ont sorti un album que je trouve ultra cool. Bon, là, j'ai pris le morceau、euh, forcément le plus court, parce qu'il y a plein de morceaux qui font 10 minutes, ce qui n'est jamais très évident. Mais、euh, ouais, vraiment plein de bonnes idées.、Euh, bon, c'est du gros stoner avec、euh, plein de morceaux en ternaire et tout. Mais il y a vraiment des bons, bons riffs de gratte et tout. Ça, ça chante bien, c'est vraiment cool. Ça me fait plaisir. Voilà, puis on va enchaîner avec Ion Fire.、Euh, bon, je ne vais pas vous faire l a f r o n t de présenter Ion Fire. Euh, Ultra Group de Matt Pike, donc、euh, c'est un extrait de leur dernier album qui est sorti cette année, et on va écouter、euh, Electric Masaya,、euh, le, le, le titre éponyme de l'album. Voilà. Yeah, rock and roll. Vous êtes toujours sur Memento Mori et on vient d'écouter h i g on Fire. Et juste avant.、Euh, Red Sun Atacama. Yeah, le front. Ça, ça vient de m é n i e m o n t a n t Ça m'en e <rire> s le <rire> m o n t a n Oh, Pardon, j'avais commencé une chanson bien connue des Brixton Cats. s t o p i l y aurait é Mounet, tu vois, bah, il m'aurait suivi. é、euh, Mounet, il serait、là. déjà les bras en l'air,、ah、les o s sur la、gros. chaise, <rire> mettre des coups de pied dans la fenêtre, mais bon.、Voilà. <rire> comme quoi, c'est des fois pas plus mal. Ça tient à peu de choses. Oui, c'est ça. Bon, bah, je vais enchaîner avec de la douceur. Oui, ah,、oui. c'est bien connu、oui. Un petit split、euh, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Je sais plus quelle année, j'ai marqué 2015. Donc, ça fait pas. Bon, c'est vieux quand même. Du coup, c'est un split avec Self-Déconstruction, donc je voulais passer ça à la base, et puis j'ai vu qu'ils avaient fait un split avec Archagatus, je me suis dit, je vais passer aussi du Archagatus. Ah bah la bonne occasion、hein、La petite、hein、bonne idée Pourquoi se priver Ils ont tellement de s u p e r s Ils ont plein de bons morceaux, ça te fait plaisir, Mitch en plus Ah bah toujours Donc voilà, c'est un petit split avec donc le premier Self-Déconstruction, il y aura 3 morceaux, c'est assez rapide. C'est un groupe japonais, hein,、euh, du coup,、euh, ils sont 3, enfin elles sont 3. Je sais pas si le batteur.、Euh, J'ai jamais vu, donc je sais pas si le batteur、euh, est féminin ou masculin, je ne sais pas. Mais、bon, en tout cas, c'est très très bien. On dit transgenre, c'est à la mode. Voilà, <rire> bah, Mais ouais, c'est un groupe super bien, c'est super déstructuré,、euh, grindcore et tout, c'est vraiment cool. Et Archagatus, bon, je e n les présente plus.、Hein. Un peu les. Maintenant, vu que tu en passes à chaque émission, on peut chier avec Justin et e Convert, mais toi, tu en passes encore plus. quoi Ça fait quand même 6 mois qu'il en a pas b e y v i n il connaît pas, chacun. Ça va sortir David. Ça l'air d'ennuyer Mitch, et moi, ça me fait plaisir. Non, ça ne l'embête pas, il adore, en fait. Donc, les Canadiens qui font du m i n c e toujours aussi bien, toujours aussi propre. Excellent. Moi, j'aime bien ce truc, parce que du coup, c'est vachement propre. C'est totalement excellent. Vous me fatiguez. Je ne reviendrai plus. Ah, j'ai、ah ouais, si. eu 6 mois pour te reposer. Ça a pris 36 <rire> minutes, je suis un peu déçu. <rire> Le c o r d à battre. Bon allez, donc va écouter celle de déconstruction et Archagatus. C'était super! Oui, c'était bien, c'était r è s cool. cool.、Ouais. Voilà, ça me, Alors, des... presse... ça me fait toujours plaisir. Moi, je、voilà. suis presque un peu déçu, j'ai pas tant détesté que ça. <rire> bah non, mais Mitch, à un moment donné, faut que tu te dises aussi que tu joues dans un, de... Dans un groupe de grind. Donc, à un moment donné, faut que tu apprécies un peu la chose. Assume tes goûts. Mais <rire> pas e p l s Bah non,、toi. mais je trouve que tu assumes plus le côté Welsh que le côté Doom Sisters, quand même. Oh,、ah, la mais... mise en concurrence. <rire> C'est une histoire d'époque. <rire> la jeune l a n c e r un petit. Non, non, mais. <rire> je suis la Suisse. Rires. Tu as du pognon et t as piqué l s tuna aux juifs Non, j'aime les montagnes. Ah, d'accord.、Ah, euh, donc, moi, du coup,、ah, oui c'est à moi. <rire> C'était une très belle chute. C'était parfait. C'était une grande spécialité. a i t n acte naturel. En fait, ouais c'est un truc、bon. pour laisser tomber la phrase. <rire> tu sais, tu laisses tomber la phrase. dis, bon, on peut faire autre chose maintenant. <rire> <rire> donc,、euh, on va parler d'un. Oh là, je sais pas, moi, la les... Chantal Goya du hardcore, quoi. Tu sais, c e s t le t r u c référence, tu vois Tu parles de t'écouter quoi quand t'es enfant, Henri Des, Chantal Goya, t'écouter quoi quand t'étais ado et que t'aimais faire du skate Bah t é c o u t e r s i c o f i t o les Mad Balls. Et donc en fait,、euh, un petit hommage pour lui parce que c'est la dernière fois que je suis venu ici, c'est lui qui officiait. C'est en voyant un commentaire de notre cher Paillot sur,、euh, sur Facebook et juste en lisant Ouais, le dernier Mad Ball, faut que je le réécoute parce qu'il y a des lignes chantées. <rire> je s a i s pas, lyrique. Et en fait, du coup, je l'ai été l'écouter et il est excellent. Donc, on va s'écouter. Alors, l'album s'appelle Force of Cause. Bon, évidemment, l'origine、ouais, ah, Ça、dire. reste <rire> quand même Magball Respect, <rire> Unity,、euh, Street, machin, euh, normal. Euh, et euh, le morceau s'appelle Rev Up. Donc, ça parle de Revolution. Mais c'est vraiment cool. Voilà. Ok,、et、puis on va enchaîner avec un autre groupe de hardcore.、Euh, il me semble qu'ils sont de New York, si je dis pas de bêtises. C'est Agnostic mais... Food. Ah non, non, non, non. non. C'est plus, moins, moins connu. C'est Warsog,、euh, qui joue, ouais, qui sont plutôt un peu hardcore bourrin avec des influences un peu trash metal. Et,、euh, qui, ils ont sorti deux, trois disques. Et puis là, ils sortent un disque cette année qui s'appelle Warsog, disque éponyme. Et on va écouter le morceau Brainwasher. Voilà. Revolution and is therefore labeled violent. Condemned to the silent movement of rebels who are defiant. Six-sided in the house of Madball. Rev up. Control. line! It's all there! Educate yourself! If you dare, you want the truth! You want the truth! Revel! Revel! You want the truth! It's within you! Revel! Revel! Keep looking searching! See what you find! Truth. You are the truth! r e v e l r e v e l You are the truth! It's within you! C'était、euh... Madball et、euh, à l'instant Warsog. Exactement. Ah, il y, y a un S, c'est très important. Il、ah, n'y a s, pas、hein. de S, c'est un、d、TH comme S. Ah, parce s... que moi sur les S, a v e c la langue un... d a r k o g Il y a un groupe cubain avec le S. Ouais, ouais, ouais. j'avais une bonne a n n e l d e e ce s t pas、non. du tout pareil. Et ce s t pas le groupe préféré de Moune. Non non,、ouais. non, non, non plus.、Voilà. Faire du hardcore. On Cuba, connaît tous le groupe préféré de Moune. On peut lancer un petit appel, je sais pas, un petit concours. C'est lui qui va appeler. Ouais, non, c e s t pas du jeu, c'est lui qui appelle. Il, est pas, il peut pas, il est occupé là.、Oh, c'est bon, c'est la famille, on s'en fout. <rire> ah bah non, on vient de passer b a t Ball, on peut pas dire ça, pardon. Femme, s e m m e Femme, Femme, Femme, Femme, f e i m e f e i m e Femme, Femme, f e f e m e f e m e Femme, Femme, Femme, f e m e Femme, Femme, Femme, Femme, e m m e Femme, e m m e Femme, Femme, Femme, Femme, Femme, f e m e f t r m e Femme, Femme, Femme, Femme, Femme, Femme, Femme, Femme, f i m m e Femme, Femme, f e e e m m e Femme, Femme, Donc,、euh, bon, j'en ai déjà passé, donc、oui. je ne présente pas trop. Voici、enfin, si, un petit peu quand même.、Uh, Death Metal, Doom, Death ultra Doom loup, euh, euh, euh... Américain. Euh,、voilà. Ultra、voilà. grosse、euh... Non, plutôt ultra euh, lourd, euh, pesant.、Euh... pesant bon, ah, Il、ouais. y a des grosses parties blast、ouais. quand même. Il y a de s Doom attaquée. Même, les bases sont là. Avec beaucoup, beaucoup de reverb dans tout. Vraiment tout. Ouais, hein, ils, ils en mettent partout. Ils ont compris. Chez, chez Dark Descent Records qui, qui、voilà. sortent vraiment beaucoup beaucoup de tueries en ce moment. Ouais, vraiment non, des、voilà. bons groupes, des, des groupes、ouais. assez récents en plus qui sont ouais, vraiment. C'est、euh, vraiment euh, un euh, peu la crème du death metal、mm. euh, chez Dark Descent. Donc、euh, ce groupe vient de Denver. L'album c'est h e r o d e t e s Core Records of Humming. Et l、euh, la l La b u m chanson c'est Tresh l o r d Beyond. Et ça dure 7 minutes. 2, m a e n a Et、voilà, vous êtes toujours dans La Maison France 5, c'était les bruits d'un de... chantier de construction. Ah non, c'était une autre. C'est a h e m e plus. C'est quand même autre chose qu'à l a r c è n e de fin, tu v o i、ouais, o u i c'est une musique d o r m i r ça. C'est un, un sample. Pour s'endormir, <rire> c'est nickel, c'est mieux que le brum du cerf.、Ah, moi, j'arrive pas à dormir en écoutant ça. <rire> Je vais pas vous dire ce que j'écoute pour dormir. Euh, mmh. voilà. Moi, ça m'est arrivé. Je, des, j e t u prenais des disques, tu sais, t as des disques、euh, ambiance nature, tout ça.、Puis、une fois, j'avais essayé, mais en fait, j a v a i s pas vu, je l'avais pris dans une médiathèque. Donc, au début, t entends des petits oiseaux, tu entends des trucs qui se passent. Tout à coup, en coup, fait, con, c o comme un con, c'était Bram d u s s a Il est 22h30, <rire> tu commences à t'entendre.、Euh... Tu entends vieux Bram. <rire> Sorti sur、euh, Chasse-Pêche et r a d i t i o n oui, j'ai donné、ah, des soins qu'il fallait, écoute. J'ai vrai... connu sa médiathèque quand même, faut pas abuser. Sure. Donc voilà, c'était Spectral Voice. Je vous recommande fortement d'écouter ce truc. C'est très bien. bien. Pour, pour filer la métaphore, on va faire un petit bloc pop. Ouais. Hop、oh, hop hop.、Oh, Bonjour,、oh, vous êtes bien dans Hop、oh, hop hop. C'est Jérémy Chrétien.、Ah ah、<rire> c'est de plus en plus mal imité, c'est vraiment cool. C est, c est... <rire> T'as jamais été très bon imitateur.、Oh, ah, il Philippe marrant... Manœuvre, i il... c C'est vrai, fait... je veux voir Philippe Manœuvre, j'étais pas là. Ah, mais voilà.、Ouais. Ah, faut... Il le fera après. Mais、si、j'ai pas imprimé les c i t a s Parce que pour Philippe ouais, Manœuvre, ou... il faut du texte. Ouais, ouais. Faut du texte. Ouais, ah oui, c'est、ouais. le texte qui, qui sublime、ouais. euh, le, le la performance. Tu, tu fais très bien, Mitch, c'est ce <rire> déjà une bonne chose. C'est largement suffisant. Il surjoue un petit peu. Non, du coup, on va s'écouter une très bonne blague. Allez. Monsieur et Madame. Li, Li, Li quoi Il <rire> s'en rappelle <rire> déjà plus l o r s qu'il l'a、ouais, sorti. C'est t o n groupe quand même. Annabelle. Annabelle Li. Annabelle Li、oui. sans futal. e Voilà. Sans futal. e、wow. Monsieur et madame, Li、voilà. sans futal e ont une fille. Annabelle. Et on va s'écouter Annabelle Li et sans futal. e Non,、ouais. no futal en e fait. No. <rire> p o s t e le p o g r a m m e en b tu peux y aller là. Vas-y, présente ton groupe、euh, ouais. et après je présente Moi je reste persuadé qu'elle était plus drôle hors antenne.、Euh, <rire> c'est moi qui l'ai faite. i l fait. <rire>、ah, Il、faut préciser quand même que Yavin fait énormément de blagues hors antenne qui sont、ah, vous vraiment vous parfaites. Mort, vraiment. Bon, après, on pourra、voilà. limite la prochaine fois. On peut repasser、euh, après pendant une heure. On laissera en r e g i s t fait, r e r hors antenne, -antenne、ouais. ouais, c'est ça.、Ouais. Si on、donc、peut、bon、faire un best-of. Elle manquait de spontanéité. C'est vrai. C'est vrai qu'il manquait.、Euh, du coup, ouais, Annabelle Lee, c'est un groupe、euh, belge, avec、euh, notamment Vancoux、euh, qui jouait dans Black Sheep et dans Siamese Queens aussi、euh, fut un temps. Et voilà, là, c'est de la grosse pop à fond,、euh, pop un petit peu garage, avec 2-3 arrangements de g r a t t e s vraiment cool. Et voilà, voix féminine、euh, super sympa, ça me plaît beaucoup. Et juste après, No Futal. Juste après, No Futal, donc c'est un nouveau groupe.、Euh, bon, alors il y a un copain qui joue dedans, donc c'est la raison pour laquelle je passe ça. m Est honnête parce que c'est vraiment pas le truc que j'écoute、euh, d'habitude, c'est du punk rock assez m é l o d assez humoristique.、Euh, voilà, bon, c'est pas trop mal joué non plus.、Euh, que dire d'autre、euh, Ben, c'est un tout nouveau groupe, ils vont enregistrer leur démo qui sortira l'année prochaine. Et le morceau s'appelle Divers à marier et ça parle de pizza, donc voilà, tout n'est pas c'est quand même un peu、bien. cool quoi. Tu vois, une bonne base. Voilà, pour, pour une pizza, oui, mais c'est normalement son glace tomate. Celle-là était vraiment、ah, là, là, très très bien. Dîmes,、voilà. Et pas a u o、voilà. r s a n t a i n e vous avez de la chance.、Oui, voilà. mm -hmm. C'est le moment parfait pour e n v e r la musique. Ou pas? ピザ、so ja. ve oh, oh, oh,、上手く見えないと、上手く見えないと、上手く見えないと、上手く見えないと、上手く見えないと、上手く見えないと、上手く見 r ないと。 パンサンドンピリッドンカー、トゥーイウノスワッチ、トシュパデプリク、トゥースカンドゥ、セッドラピザ。 Et priorité au et、voilà. direct, on、Après、revient à l e n t e 30 secondes de silence. C'était、euh, l'instant pop de Memento Mori.、Mm. Avec、euh, Annabelle Lee et Nofstall. C'était、voilà. pop. C'était.、Ouais. Bah, moi, c'était plus pop. Toi, c'était p u n Croc Melo. Ouais. C'est mon... pas pareil. Oh, si, c'est pas pareil. Non, non, non. C'est pas ouais, la pas même pop. C'est comme la Noise et l'Arche Noise. C'est pas pareil.、Euh, c'est des fans de Diego Palamas hein, qui ont f a en d é e x c u s e z m o i d'en créer la plume, là, mais、euh, c'est pas l'heure de l'agenda concert. Ah, mais si, tout à fait. m a on a ça, on 9 minutes de retard. Ah, c'est terrible. 5 minutes, 5 minutes, ça va. Mettez de t r a v i o l C'est pour ça. mais c'est ça. Mais c'est pas grave, car c'est l'heure de l'agenda concert. Hey. Voilà. Ah, il、yeah. répond vite, c'est、hey、bien.、Ouais. Alors, on commence tout de suite、euh, par le dernier concert de Reviens, le groupe de punk rock,、euh, punk hardcore de Nancy, qui fait son dernier concert au Rifter le vendredi 30 novembre avec Aya et Platypus Dei. Le. Oulalalalala. On、euh, découvre en même temps Oui, oui, oui toujours. Comme je, toujours. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas préparé un agenda concert, c'est、voilà. une... terrible. Merci à Steph fait... Demir、voilà, pour, pour tous les agendas concerts. Il y a un groupe qui s'appelle Coralis. e l est le seul à nous écouter d'ailleurs. Coralis、ouais. Coralis. Mais ça vient de Nancy, alors je ne suis pas、oh, sûr、ah, que ça du se coup, soit. C'est、euh... <rire> du m é l o d i q u e Progressive Gencore. Comment、Ouf. C'est c h o u e t e C'est de Nancy, c'est pas macaron plutôt que. des mecs qui ont du pognon à se faire. Le calisson, c'est pas de Nancy. C'est de faire le dictionnaire des termes de styles musicaux de groupe pour expliquer aux gens. Le jour où tu sors ça, t'es multimillionnaire. Mais Le gen, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est les mecs qui jouent avec des cols roulés. En bref, la définition, c'est bon. Des guitares avec trop de cordes. Guitares neuf cordes, du jazz et de l'espèce de metalcore m e s h u g a Voilà. C'est en. C'est deux, trois trucs bien et des autres trucs, c'est un peu chiant. <rire>、euh, Je ne vais pas relever là-même. Avec ça, il y a Undead, Le Corps et l'Esprit et Rankin. Rankin, c'est d u Trash Metal. C'est Trash Metal, très bien.、Ouais. De qui vient de Reims. Tout ça, ça se passe au Rifter le 8 décembre. Le samedi 15 décembre, on avance à une vitesse incroyable. Il y a à l'entracte 2, à s a i n t d i é v o s g e s il y a la consigne Toybloid et Dead End. Ouais, dead End, très cool, Dead End. Très bien, avec Bad Bad de Digo e Palavas dedans, maintenant d'ailleurs,、ah. depuis、euh, un peu plus d'un an. Voilà, tout ça le 15 décembre à l'entrée de la Saint-Dié au bar le Rifter. Alors, c'est bah ça, sera pas au Rifter parce que ça va fermer très bientôt et du coup, ça sera ça sera déjà fermé. Mais il y aura Outspoken, Toysbreaker, Serpent d'Epitec et Tant bien que mal qui joueront、euh, là où les gens voudront bien les accueillir. Peut-être pas à beaucoup d'endroits, Zach Baron, peut-être. On va savoir, je sais pas, j'ai déjà vu Serpent d i p i t e c e étant bien que mal et Outspoken tout en même temps, c'est、ouais, pas... un peu compliqué quand même. <rire> Mais non, es, c e s a s n o n c u i étais quand même assez dur, hein, je trouve. <rire> oui, bah oui. On ne l'a pas dit souvent, mais、oui, oui, c'est vrai. <rire>、euh, le 22 décembre, on s'éloigne un peu, mais quand même, ça fait plaisir d'en parler. Il y a notre pote Sacha, de, le grand d o d o s e de chien, qui organise le Gloria Santa. le, grand... le pauvre! C'est vrai, écoute.、Euh, qui organise donc、si euh, le petit festival de Noël avec Afre, Illegal c o r s e Charlène Beretta. Crossveld Jacob. Ah, bah c'est ça, Crossveld Jacob. Super,、voilà. super. On u s a t e s é déjà. De toute façon, ça fait quelques mois qu'on réfléchit à faire une spéciale nom de merde,、euh, jeu de mots et tout.、Ouais, Je pense que、ouais. ça va venir. Et Cleaver, ça se passe le 22 décembre. C'est au Centre Social de la Libération à Bar-le-Duc. Ah oui, c'est m i c h e l quoi.、Ouais. Non, oui, c'est、enfin, ouais. Sacha, pardon. Non, c'est Sacha parce qu'il habite là-bas maintenant. Il est de Bar-le-Duc aussi. Oui, il est de Bar-le-Bas.、Ah, ouais, mais maintenant, il est à Bordeaux. Ils ont échangé de maison. À Gordeaux. S'il te plaît. p u t a i t a Euh, le... <rire> ah, le. je te fatigue là C'est fou, d'habitude c'est toujours l'inverse, et là t as réussi à renverser la vapeur. Je suis très déçu.、Euh, le 22 décembre, a u t a n n e r i e en soutien au Scott des réfugiés, il y a La Toile, Junior Connie t Carmen Collère. On sait, soirée électro-reggae dub, tout ça, hein, ça se passe a u t a n n e r i e le 22 décembre, donc、euh, profitez-en, c'est pour une bonne cause. Et qu'est-ce qu'on va on v aller a quand même jusque-là À Celesta, il y a les 20 ans de zone 51, quand même.、Ouais. Moi, j'aime beaucoup cet assaut et du coup, ça me fait plaisir qu'ils fa qu arrivent à tenir jusqu'aux 20 ans. Avec、euh, une programmation qui me fait moins plaisir que leur anniversaire, mais <rire> c'est bien quand même pour eux. Avec les Négresse Verte, s Elmer Footbeat, les, les Fatal Picard,、on、The Moorings et La Consigne.、Oui. Voilà, <rire> Ça se passe au temps ce matin, comme d'habitude,、euh, voilà, le samedi 22 décembre. Et ça va être tout parce que la prochaine, on, on se reverra pour parler de tout ce qui va se passer en janvier. Voilà. Pas si long que ça, hein, finalement. Ouais, Regardez. Oeuf, non, a t r i e n minutes. On a rien、ça. oublié. On oublié. a moins parlé qu'entre deux morceaux, finalement. Ouais. J'ai eu le temps de dire 2-3 conneries sur des groupes, quand même. Finalement, c'est pas si mal.、Voilà. Et ils te le rendent bien. Oui.、Ouais. Mmh. Ah, c'est pour ça qu'on tourne pas. <rire> D'accord. Autant pour moi. moi J'ai cru que c'était musical, mais non, ça <rire> n'a、ah, rien à voir. Ça fait Ça fait mal. <rire> Tu va s être grillé de partout. <rire> ah bah, hey, moi、ouais. je, te, je vais te dire que. Il y, y a un autre, autre groupe de vagabonds、ouais, ouais, ouais. stoners à e p i n a l avec qui je suis grillé, et là ça nous ferme des portes. Ah oui. Ils o n t dit qu'on jouerait jamais en Russie, quoi. u n j'ai pas d i d é c'est un rêve、ouais. et un mythe qui s'écroule.、Ouais. Oh bizarre, m <rire> a、euh, en même temps. <rire> la place rouge était vide.、Euh... Bref. <rire> <rire>、euh, qu'est-ce qu'on s'écoute C'est vous, qu'est-ce qu'on s'écoute、ouais. euh, Moi je vais passer、euh, du hot snakes. C'est un super méga groupe、euh, formé de John Rise et Eric Froberg. En fait, c'est des mecs bon, qui étaient dans Rocket From The Crypt. Et、euh, oh, notamment、excellent. Drive Like j u qui a amené tout le mouvement, à、euh, t h e Drive-In et compagnie. Donc ces deux mecs-là, c'est deux gros gaillards、euh, de la scène. Et、euh, b Outsnake, c'est un groupe qui, qui s'est reformé il n'y a pas longtemps, qui a sorti que des albums super, super bons,、euh, fin 90, début 2000, avec des super arrangements de gratte et une super voix. Le mec t a l'impression qu'il crache sa, sa haine,、euh, qu'il a 18 ans, et là il a plus de 40 ballets. Et ça envoie à mort. C'est un gilet jaune. Et Le morceau, c'est. <rire> ah, on n'a encore pas parlé de gilet jaune. Ah oui, c'est ça. On va aller venir. pas、hein. en antenne, en tout cas.、Euh, euh... <rire> L'album s'appelle Jericho Sirens et le morceau de. Bah, c'est le même. Voilà, Jericho Sirens. Et on va enchaîner avec、euh, Putrefiance.、Euh... Ah, c'est des gilets jaunes aussi, ça. C'est du. <rire> Tous les deux, on a des bons enchaînements. <rire> on va très bien, je trouve. d o n C'est c un jeune groupe hein, qui vient de Bordeaux,、euh, un peu des Pays Basques. J'ai découvert ça au mois d e De, de Gordeaux, de... c'est ça Gordeaux.、Ouais. Ah, oh. mm. <rire> tu me la retournes comme il faut. Voilà. Bien, merci, Mitch. Au podcast.、Euh... <rire> C'était un groupe, bah, du coup, on a joué avec eux au mois d'octobre. J'ai découvert ça. C'est cool. C'est du Dead Death Metal. Hein, voilà, Rien de bien grand classique, mais ça joue très bien. c'est Le son on va plaire à Mitch encore une fois parce que c'est du coup c'est une cassette,、oh、c'est leur démo cassette、ah, donc、euh, bon, ça. voilà ça, ça on fera, fera la un peu. spéciale cassette. Hein, donc il、euh, y a deux,、ah, morceaux, <rire> deux morceaux un qui s'appelle Non-Should-Be et l'autre m a g n i f i c i e n t e Putridity.、Ouh. Et voilà, on parlait du, du, rock, du rock de trentenaire. C'est déjà fini Ah, ça a coupé comme ça.、Hein. Ouais, je crois qu'il y avait encore un truc après. Comme son cassette, il y avait. Ah non, il、oui, euh, y avait、ouais. encore.、Ah bon, Ça y a... non, est, c'est vraiment fini.、Ah, là, c'est、ah, fini. Oui, voilà. fini, désolé pour le petit problème.、Hein. Non, mais c'était、euh... parfait.、Voilà. Alors, bah, de toute façon, là, c'est même pas une fin de morceau, c'est carrément coupé. Ah, bah écoute, euh, sur euh, la cassette,、tac. ça coupe comme ça. <rire> c'est、euh... ça qui est bien avec les cassettes. <rire> en fait, ils <rire> avaient, avaient prévu un morceau de 7 minutes, puis c'était à la fin de la cassette. Voilà, je sais pas.、Oh, euh... Il fera 3 minutes, c'est très bien sauf, comme ça. <rire> sauf si t'as le fameux auto-reverse, bon, là, ça peut durer longtemps. <rire> là, on était partis pour、okay. discuter longtemps. <rire> Non, mais tu a s sais, le petit message comme dans les livres audio quand t'étais gamin, là. Lorsque tu France, retourner la cassette. Retourne la cassette. <rire>、voilà. genre, t u a s le gros truc de death comme ça. Retourne, retourne la, la cassette. s i o n fait une cassette avec Doom Sisters, on mettra ça dessus. Oui, si tu veux, mec. Ou pas. Et e s petites blagounettes que tu fais en concert, si on peut faire un petit. Ah, mais t o p Il y aura un côté où ça sera d o s morceaux et l'autre côté ça sera de o t e match. Chevalier et l e s p a l è s avec Mounet, ça va être génial. Ça va être super <rire> <rire> On va vraiment s'éclater. <rire> bon. bon, bah voilà, c'était plus très fiance,、bon, très bon gros.、Ouais. Alors si, si, si tout va bien, ils seront à la NF 2019.、Hein. Si Mitch et Mounet me laissent faire. Parce que bon, c'est pas évident d'avoir、euh, Mitch et Mounet en programmateur avec moi.、Hein. Pour l'instant, on n'a pas dit non. Ok. Ah. Vous n a pas dit oui. Allez, c'est fait. <rire> <rire> bon, bah c'est bon. Ouais, allez, on fait le petit bloc、euh, Unleashed cette fois-ci、euh, sans, sans surprise. Ok. Donc,、euh, okay. euh, oui. vas-y, présente、euh, ton morceau. T'as mis le tien en premier je non Oui, c'est、euh... le mien qui passe d'abord, mais、ah、bah tu bah peux、si、présenter présent, présente、oh, le tien d'abord.、Bon. Du coup, je l'ai déjà présenté、Son、tout à l'heure. p a u t p l i les deaths mataleux, ça m'énerve <rire> Je l'ai déjà présenté <rire> tout à l'heure quand c'était funeral chic, donc c'est、oh. The End for the White Christ. C'est、euh, le morceau éponyme de leur tout nouvel album, d e Unlist. Donc,、euh, vétéran du death suédois, groupe fourni en 89. Ouais.、Voilà. Alors, moi, du coup, ça sera un morceau, morceau d e、cool, 92. Voilà. C'est、euh, issu de l'album Shadow in the Deep. Euh, L'album s'appelle Blood Bass. Non, c'est l'inverse. C'est le morceau qui s'appelle Blood, Blood Bass. Blood Bass, ouais, le morceau,、ça. pardon. <rire> <l 'album>.、ouais. <rire> Allons-y. Alors, en tout cas, c'est un l e a s h e d deux morceaux. <rire> Si David, il était 6h. N'importe quoi. Ça ne regarde personne. Voilà, on est toujours sur Memento m o r i e t on vient d'écouter deux morceaux de Unleashed, des excellents un, suédois. Un récent et un de 2018、récent. et un de 1992. Voilà, les deux étaient cool. Ouais.、Mais、oui, l n'y a pas trop de. Ouais, ils sont assez fidèles toujours à l'Ober.、Euh... Ça passe bien. Bah, HM2, la double, c'est cool quoi Non, il n'y a pas d'HM2. Oh, David. Sur le, le 2018, peut-être, mais pas sur le 1992. Oh! <rire> Non, mais t a i t peut-être un HM6 alors. Depuis que <rire> c'était upgradé, mais... il y a au moins un bon HM6、dessus. Je ne sais pas, <rire> pas ce que c'est en fait. C'est une pédale de distorsion assez typique du、ah. son de Death Metal suédois. Ah, d'accord, comme la Metal Zone est typique est、euh, du son euh, du du metal. de l'Expel. L'Expel, l'Expel. L'Expel, l'Expel. Mais voilà. Non, mais les vieux N-Tombes et tout, c'est vraiment le son typique HM2,、euh, ce son avec、euh, les médiums coupés à fond.、Bon, Voire même tous les groupes de n é o c r u s t actuels. Oui, <rire>、euh, tout, un peu tout le monde. C'est une p e d a l e assez、euh, voilà, classique et très typée,、euh, où tu peux juste la régler à burn, sinon. v、voilà. Ouais, i l à o ça sert à rien. Moi, je trouve ça nul en fait. C'est bien, je l'ai.、Euh, oui, mais toi, toi tu l'utilises pas outrance comme certains <rire> Moi, je le mets juste pour la basse, c'est pas pareil.、Ouais. Bon, bref. Euh, en tout cas, o n dédicace, c'est les morceaux à Warfuck, du coup. Voilà. <rire> qui ont eu le bon goût extrême de mettre sur leur nouvel album、euh, pas de basse, pas de métronome et pas de non, HM2. HM2.、Voilà. Ça, contrairement à Rotten z o n e qui fait des t-shirts avec、euh, <rire> la pédale. La HM2、ah, euh, oui. à burn e dessus. a Après, bon, c'est des Suédois, donc c'est compréhensible. <rire> oui, c'est pas... culturel là-bas. Exactement. <rire>、euh, du coup, en parlant de p é l a l e s de distorsion, il y, y a un vrai enchaînement derrière, figure-toi. C'est travail. Balaz, balaz, on très... va parler de Jody Foster, qui est un groupe qui joue que avec du son clair, donc comme ça c'est bien. Mais ils font du punk hardcore, alors du coup c'est marrant en fait,、euh, voilà, de ne pas Encore, avoir d e d i s t o r s i o n un groupe qui s'appelle Jody Foster, il ne p o u t e que du punk hardcore. <rire> c'est vrai.、Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement on ne devrait pas parler, hein, parce que le Jody Foster. Hein... <rire> Celle-là,、ah, elle e t en direct. Quel est cadeau?、Ah. Même Marcus, il est mort de rire. Arrivera-t-il à mettre des morceaux Voilà, c'est entre m o r d e r i r et e Sidéré. c h s i e votre camp. Merci, c'est le meilleur accueil qu'on puisse faire à cette vanne. Je... <rire> Moi je vais aller b o r des 8-6 avec les Gilets jaunes. p o u r s o r t i r à la blague, tu vas te faire 85 <rire> <rire> copains. Le temps qu'ils la comprennent peut-être. <rire>、euh, donc、Pardon. oui, j o h n n y Faster, groupe de Lille.、Euh, <rire> voilà. bon, J'avais déjà passé un morceau,、voilà, c'est toujours avec Mikad qui jouait dans Fake Off et Confusion. Voilà, toujours aussi cool, un punk hardcore à, à Burn. Et e oui, j'ai des fois, je bon, sais, bon, très sérieux.、Bon, c'est beau,、bon, c'est b、bon. e a C'est mon côté professionnel. Ouais, tout à fait. C'est mon côté Philippe Manœuvre. Et juste après, on va s'écouter <rire> Janita <Jonathan rire> Jigving. <rire> Mais oui, c'est m o n c i e l Bon, je reviens avec des citations la fois prochaine. Janita <rire> Jigving a un son démentiel du punk hardcore comme jamais on en a fait dans l'île. <rire> Et、ils ont sorti un split tous les deux en 45 tours qui est vraiment excellent,、euh, qui s'appelle、euh, 666 t a s s e de Café Noir. Voilà, <rire> c'est vraiment、euh, un split que j'ai beaucoup apprécié. Et je、euh, ne peut-être pas leur faire <rire> trop d'honneur que, que de le faire en Philippe <rire> Manœuvre. Voilà, voilà, le split est vraiment cool. Et、euh, voilà, ces deux groupes、euh, qui font du punk hardcore, mais sans euh, faire euh, les gros malins、euh, qui ont des bras et tout, c'est ça qui est encore mieux. Voilà, tout de suite, on s'écoute Jody Faster et g e n t l e Jiggling juste après. C'était j e n l y Tall Jiggling à l'instant, et juste avant c'était Jody Faster. Voilà. voilà. Punk Hardcore. Là pour le coup, plus on, plus on plus est plus vraiment plus sur、euh... des choses qui tirent sur le punk Hardcore. Non, mais, mais là,、ouais, fait... c'était très très cool,、euh, efficace comme jeu. Je ne je dirais rien. Parce que tu n'as pas écouté <rire> J'étais aux toilettes. <rire> c'est une très très bonne excuse. <rire> bonne excuse de monsieur David B. Le Saint-Etienne, les et r e m i r e m e n t Putain, je pourrais faire Philippe Bouvard aussi, c'est encore mieux. On le bagnonne, allez. Calme-toi, calme-toi. En fait, c'est comme quand tu t'écoutes. Tu sais, quand t'enregistres ta voix tu t t et tu t'écoutes, t'as l'impression que t'es bien. quand tu te réécoutes、et、après, non, on te... se réécoute jamais en fait. Quand tu vas réécouter l'émission, voilà, les irritations, c'est fini derrière. Bah. Moi j'ai arrêté d'écouter Mimitomori depuis que je suis dedans.、Ah. <rire> j'ai trop honte. <rire> Moi pour un sens. T'as honte de toi ou Mitch de...、oh, ah. 50-50. <rire>、okay. tu... Moi je fais le podcast à chaque fois et je re-rigole à mes blagues comme un gros con. T'as、ah, pro... mis le doigt sur le, le problème. Le p i r e c e s t que tu passes les passages <rire> des autres <zones> pour écouter <rire> tes, <rire> tes blagues. <rire> On est d'accord. Je lui réécoute deux minutes d'émission. <rire> <rire> Et、si vous cherchez sur Instagram, hashtag bestofmitch, vous trouverez tous les <rire> le best of des <rire> blagues de MMT e e n o m o r r <rire> i T'avais pas été banni <rire>、euh, C'est à moi, je crois.、Ouais. Ah, bah vas-y.、Ouais, je, je vais passer le meilleur groupe du monde. Enfin, non, c'est mon groupe préféré à moi. A, on n'a absolument aucun droit de dire du mal. C'est les Damned. Voilà. j a i pas de tatouage. Si je v a i s m'en faire un, je pense que ça serait une des pochettes d'album. Mais il y en a des moches, en fait. Ouais, et en fait c'est le tout dernier. Je、et、crois、euh... que tu viens d'en dire du mal. Ouais, en fait... <rire> non, non, mais c'est kitsch, il y a des trucs des années 80. Lui, sont lui il a le droit.、Ouais, euh... J'aime vraiment tout, et le dernier est vraiment cool. Ils sont revenus un peu à, à l'esprit Machigan étiquette de, de l'époque. Et donc ça s'appelle、euh, Evil Spirits. Et le morceau, c'est le premier de l'album qui s'appelle Standing on the Edge of Tomorrow. Voilà, et c'est juste génial. C'est le meilleur groupe de punk du monde. On va rester dans le punk, on enchaîne avec. Alors je sais pas trop comment, si on doit p r é n o n c e r Choo ou C-H-O-E-W.、Euh, c'est ma petite découverte p u n k c a m p du moment. Punk hardcore、euh, direct sans fioriture. C'est sorti sur le label、euh, de Iron Lung. Et、euh, puis ouais, c'est super cool.、Euh, on va écouter deux morceaux pour、euh, 1 minute 40 de musique.、Euh, Defeatist et après、euh, Patience. Et les deux sont issus de Feeding Frenzy, le dernier album qui est sorti cette année. Et、donc, c'est Chou. Chou ou C-H-E-W、oh, C'est le centre hospitalier universitaire Non <rire> <rire> Yeah, On est sur Memento Mori et on vient d'écouter C-H-U-W-U-Chu. Je ne sais toujours pas comment on dit. Numéro 147 au Palais Royal. <rire> <milieu>. <rire> voilà, donc un、euh, petit groupe de punk hardcore avec chant féminin,、euh, plutôt cool et efficace. Voilà, et juste avant c'était The Tame. Les d a m n e t s donc plus cool.、Bon, euh, C'est papy maintenant. C'était bien. Ouais, c'était cool. s、ouais, i、si euh... si、je reviens, si je suis engagé, j'en repasserai mes a i s d vieux albums. On bon, Midge, hein,、voilà. on va pas le faire revenir le kinésie, du coup.、Ah. Ouais. Bon, okay. On verra j e r e passerai euh, chez moi, de toute manière, ferez, <rire> personne n'écoutera. d <rire> Oui, n c o mais、euh, disons que ta femme、euh, m'a filé 20 balles pour que tu viennes ici, pour que tu l'écoutes pas à la maison plutôt. Putain <rire>、oh, oh, C'est ça le trou dans les finances. On va、ah, parler aux Gilets jaunes de tout ça. <rire> <rire>、eh、David, il a jamais eu, eu autant d'humour que pendant le m o m e n t des Gilets jaunes. C'est quand même dingue.、Ouais. on e s p è r e que ça va durer.、Ah, ouais, merci, ouais. merci les Gilets jaunes. <rire> il y a une pointe.、Hein. Ce week-end, les samedis, il est terrible.、Ah, je suis magique. Pas de morceaux C'est à toi, du ouais, coup. Oui, parce que moi j'en ai mis un que j'ai déjà passé. Un que, ma mais...、ah, que t as déjà passé Oui, il je... y a longtemps. Bon, ceci dit, il y a au moins 6 mois donc c'est bon. Allez, bon bah alors, du coup,、euh, on va passer.、Euh, c'est du Paradise Lost hein, donc、euh, j'avais que ça sur ma clé. Désolé, c'est de l'album、euh, The Plague a m a h i n g sorti en 2015. Le titre, je ne sais plus. Et voilà, on était en train de dire que Metallica c'était pas très bien en live, mais on、voilà. va aller le voir quand même. Tu vas aller voir tu, quand même. Oui, j'ai payé 100 balles、Parce、pour que, ça. n o u s on n'a pas les moyens en fait. Mais voilà, du coup, le morceau n'était pas si long que ça. Non, finalement. Non, non, ça a été. c é t a t déjà、ça. passé, on est mal organisé, désolé. Non, non, mais. Bah, tu o i il y a eu pas mal de r n e m e n t C'est pas comme tel, si on avait jamais repassé un truc qu'on avait déjà passé. Par exemple, David et toi qui avaient passé le même morceau au groupe Il y a m o u n e t aussi qui avait passé un morceau que j'avais déjà passé une fois. En même temps, c'est sûr,、bien. Mitch, ça ne risque pas que tu passes un morceau de nous. Mais c'est pas u e morceau de nous. Non, ça,、des、ça va. Il、cool, y a il peu de risques. Mais bon, c e s t t o n jamais. a l On se n b u t e peut-être que Mitch va arriver à la prochaine fois. Oh,、ah, j'ai un morceau d'Archagatus, tiens. Un MB3、oh. mal renommé, et puis. <rire> et là, tout s'écroule. Un <rire> m b 3 piégé. Ouais, c'est ça. Euh, donc, oui, c'est à moi.、Ouais. Bon, on, va, on va rester dans, le, dans les oldies avec,、euh, ouais, pareil, hein, on va dire les, les, les papy black reggae du hardcore, les Bad Brains, avec ce formidable album qui est High Against Die, où ça joue à 100 à l'heure, le chanteur est complètement fou. Et、euh, on va même se mettre l'intro qu'avant, i parce que l'enchaînement est super bien. Et,、euh, voilà Donc,、euh, les Bad Brains. Ce serait dommage de se priver. Ouais,、mmh. carrément. Et puis après, je sais pas.、Ah, bah, après, c'est Open Wounds,、euh, tout nouveau groupe. avec,、euh, alors Je sais plus c'est dans quel sens. Je sais plus si c'est le chanteur de Vitamin X qui fait de la guitare dedans ou l'inverse. Mais bon, il y a un mec de Vitamin X dedans. Et、euh, voilà, ça, ça vient de se créer. C'est très très cool. Un gros punk hardcore qui va vite. Comme ça, faire les mecs de Vitamin X. Ouais, et je t o u v e、euh, i e n Ouais, voilà, fou, ouais, ou il,、euh, fait, il fait de la guichon. Je ne sais pas ce qu'il fait dedans, c'est un mix des deux. Guy. C'est pour,、oh, euh, pour ça qu'il faut les répéter、oh. oh. en、eh, vrai. C'est un d e u Il y a une peste sur la parole. Il y a un vrai effet sur la, la, la parole.、Ouais, juste après ces deux morceaux, avec des blagues préparées. Voilà, voilà c'est ça. <coupir> Open Wounds à l'instant. Il nous reste. 40 secondes. 15 secondes pour vous dire qu'on se voit le 27 décembre. Si t'es là, Marcus. T'es là, Marcus. Oui. C'est bon. Excellent. C'est bon. Alors, pas de vacances d e n o ë l pour nous. Et puis, du coup, d'ici là, on vous souhaite des bisous. Et puis, mollo sur les lignes j n s Oui, voilà. Amusez-vous bien sur les ronds-points. Allez, bisous. Salut. Salut. Salut.